Mon cœur chauffe, parole en beau, couche d'ozone, eczéma, zona, aigri, et ça étonne. Une grosse envie de cramer le sénat, mercenaire de tous ces mécénats, la menace est là, ça dure depuis trop longtemps, alors ferme-la. Point noir, mystère jamais élucidé, portée disparue. Âmes s'érante, interdiction formelle de voler d'art sur le talus, prifalus, les miens vivent quotidiennement avec le palu Pourtant un peu de riz dans leurs assiettes Et ils veulent un peu de poulot Plus de tout faire au culot Boire au goulot Exhaust, majestueux fleuve Congo yeah, Souviens à Congo, potopoto, ces rues qui restaient tard, allumées, animées, où est donc passé le temps où tes filles et filles vivaient ensemble, faisaient tout pour sortir à l'unisson de l'ombre. Arrête-moi si je me trompe, la vérité blesse, les péchés devant le tout-puissant se confessent, les coupables voient venir brutalement les Fils de l'ombre, qu'on tu les trois sons. Je suis quelqu'un de vaillant. Un seul souhait, retrouver ceux que j'aime. Les soirées 27 décembre, je suis pas bien ici. Rien que je maigris, m'ennuie. Passe mes nuits à écrire des textes. Je vais filmer des spiffs, embrouille sur embrouille. Avec la mère de ma fille, des fois l'on vit des kills est omniprésente. Alors, on m'a évadé, chante. Mon âme vers d'autres horizons s'envole. Ik ga het contrôle Okay.